Ou sur Megamart.be. Mediamart, je ne suis pas fou. La première. Il est 11h. Et on s'informe avec vous, Sophie Brems. Bonjour à tous. À pied, seul et en silence, le pape François a traversé le célèbre portail Arbat magfrey à l'entrée du camp d'Auschwitz, près de Cracovie. À peine franchi l'entrée, le pape s'est assis sur un banc. Il s'est plongé dans une prière silencieuse pendant plus de dix minutes. Il a ensuite pris une voiture électrique pour arriver à proximité du célèbre mur de la mort où ont été exécutés des milliers de prisonniers. Le pape a également rencontré un groupe de douze rescapés du camp polonais Juifs et Rome il a échangé quelques mots avec chacun d'entre eux. Dès le début de son pèlerinage en Pologne, depuis quelques jours, le pape François a averti que le monde était entré dans une troisième guerre mondiale fragmentée, rappelant les deux précédentes. En Irak, un million de personnes pourraient fuir leur domicile dans les semaines à venir. Selon le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, les combats s'intensifient en vue de la reconquête de Mossoul par les forces gouvernementales. Mossoul, deuxième ville d'Irak, a été conquise en juin 2014 par l'organisation terroriste État islamique. L'agence humanitaire a fait donc un nouvel appel au don pour ses activités dans le pays. Le budget du CICR en Irak est le troisième budget de l'organisation. Un réfugié syrien résidant dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile en France a été placé en garde à vue ce matin dans le cadre de l'enquête sur l'attaque djihadiste contre l'église de saint étienne de rouvray Selon une source proche de l'enquête, l'homme a été interpellé dans le centre du pays. Cela porte à trois le nombre de personnes actuellement en garde à vue dans le cadre de cette enquête. Et puis une retraite dans le monde du football. L'Allemand Bastian Schweinsteiger, qui compte 120 sélections avec l'équipe nationale, a annoncé sur son compte Twitter son retrait de la Mannschaft à l'âge de 31 ans. Après Ronaldo, il est le joueur à avoir disputé le plus de matchs en phase finale de championnat d'Europe. Bastian Schweinsteiger évolue actuellement à Manchester United. Toute l'info est sur rtbf.be. Cuisine Nos soldes, c'est jusqu'à moins 70% sur une sélection de cuisine d'expo. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. Bonjour Benjamin. Bonjour Sophie, nous partons pour l'Australie. Ah oui, ça c'est loin. Ce matin d'Anglo-Procœur, on va notamment aller piquer une tête dans les piscines naturelles du parc <rire> national de Karinji. Bon, moi je reste. Oui, restez avec nous. <rire> La première, 11h midi, Globe Crocker, avec Benjamin Leupart. La caresse du pied de la vache, porte-chance, proverbe australien. Belle matinée sur la première, Globe Crocker, l'émission des voyageurs qui changent de vie en voyage, boucle son quatrième Tour du Monde euh, du mois de juillet. Lundi, nous étions en Ouganda, sur les traces d'un ange pour les chimpanzés, Jane Goodall. Mardi, nous partions au Laos pour jouer avec de l'encre et des papiers sur les berges du Mekong. Mercredi, nous marchions entre mer et lagon en Lituanie, sur l'isthme de Courlande. Hier, nous filions en musique vers Shanghai. Et aujourd'hui, eh aujourd la formule ne change pas pas dans Globe Croker, notre table est ouverte aux objets souvenirs, aux musiques, aux lectures, aux écritures de voyage pour un des voyageurs. Et c'est une voyageuse qui est en pleine métamorphose. Elle part en Australie, gribouille quelques notes pendant son périple qui durera un an. De son retour, elle transforme ses notes en un véritable récit de voyage qui paraîtra en librairie. Elle devient donc écrivain. Et voilà que notre voyageuse repart en Australie parce que l'histoire n'est pas finie, l'Australie. Autrement, voilà notre destination à croquer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 Dont l'impressionnant grand désert du Victoria. Il recouvre 5% du pays, presque la taille de l'Allemagne. En Empruntons la route qui sent bon l'eucalyptus et l'acacia, les variétés de plantes les plus représentées dans le pays. C'est parti pour la découverte. Bonjour Sophie Libion. Bonjour Benjamin. Bienvenue dans Globe Crocker. Merci beaucoup Bienvenue à nouveau dans Globe Rocker puisqu'on s'était rencontré l'année passée pour la description de ce premier voyage que vous aviez fait un an, une année en Australie puisque c'est devenu le titre de l'ouvrage que vous avez ben, écrit à propos de cette année passée là-bas et qui vous a un petit peu transformé. Tout à fait Même complètement transformé. Oui, le voyage, ça transforme. Ben oui, on est bien, bien placé pour le savoir. Vous avez euh, parcouru ce, ce pays de long en large en suivant plutôt euh, la côte, vous avez eu mille boulots là-bas. Euh, C'est ce qu'on peut lire dans votre ouvrage qui, qui est sorti quelques jours après votre passage dans le Globe Crocker. Oui, je dirais ouais, quelques jours après, puisque c'était au mois de septembre l'année passée, sorti du livre Une année en Australie. Et alors, ça fait quoi la vie d'écrivain C'est assez, assez particulier, puisque je m'y attendais pas du tout, étant donné que j'avais juste gribouillé des, des petites notes. Et puis euh, à mon retour en Belgique, j'ai commencé à réécrire euh, au propre. Mes, mes notes, mes mises au propre, mis, mis au propre de, de mes notes. Et mm -hmm. puis donc ce, ce livre est sorti euh, quelques mois après. Voilà. C'est ça. En fait, vous deviez même repartir illico pour, pour l'Australie après l'émission. Voilà, tout à fait. Je devais repartir. Et puis au final, les choses de la vie ont fait que je ne suis pas repartie, dont la sortie de mon livre qui me donnait très envie de le de vivre, puisqu'on ne sort pas un livre tous les jours. Un livre qui est accompagné de photos et qui retrace votre histoire. Vous allez travailler deux ans en Belgique avant de reprendre la route de l'Australie. Tout à fait. Deux ans en tant qu'indépendante. Donc, euh, à fond dans mon boulot. Et, Et puis, dans la promo euh... aussi du bouquin. Oui, tout à fait. Dans, dans la promo du bouquin, puisque je, je fais pas mal de, de, de petites conférences, etc. par-ci, par-là, dans des, des salons du voyage pour pouvoir euh, promouvoir mon, mon livre. Mm -hmm. Et ça, c'est vraiment sympa, puisque ça me permet aussi de continuer à voyager tout en restant en Belgique, de parler de mon livre, de parler de mes expériences, de partager mes, mes rencontres, ouais. mon aventure. C'est la boîte à Pandore hein, qui est dite une année en Australie de Sophie Libion. Vous travaillez deux ans comme indépendante et ensuite, eh ben vous repartez. Et alors vous repartez pour l'Australie, mais vous faites un agréable petit crochet par la Thaïlande. La Thaïlande. Et le Laos. Et ensuite le Laos avec des amis qui me, qui me rejoignent là-bas. On fait ça pendant un mois. C'est Quentin et Marion. Quentin et Marion, vous faites un mois euh, là-bas, ça se passe bien. Super on rencontre énormément de personnes puisqu'on on voyage bah, toujours avec un, un petit budget puisque c'est ça qui nous permet de, de rencontrer un maximum de personnes. On bouge tout le temps, un peu tous les jours ce qui nous permet de, de rencontrer et de voir du, du paysage. Et là, vous arrivez, après euh, ce, cette sympathique euh, escale, <rire> en, enfin après l'Indonésie, euh, vous arrivez à Perth. J'arrive à Perth, donc vous une ville que... Pour la seconde fois à ouais, Perth. Oui, une ville que je connais, tout à fait. Et donc, c'est pour ça que je retourne à Perth, parce que je connais la ville, je connais les, les personnes qui, qui y habitent, et j'ai envie de revoir du, du monde. Et alors, votre... on parlera de votre démarche un peu plus tard dans ce Globe Crocker, mais vous arrivez en ville connue, ça ressemble à quoi Perth Perth, c'est une très grande ville, très ouverte. Donc on arrive là-bas, il fait beau. C'est des grands buildings qui sont mêlés à de vieux bâtiments, des vieilles églises. Et donc ça, c'est très chouette. Et ce qui me... Euh, ce, que je, ce que je retiens surtout de peur c'est que c'est vraiment une, une très grande ville ouverte, avec des très grands axes, et donc on ne se sent pas trop euh, compressé dans, ce, dans cette ville. On est sur la côte ouest, Tout à fait. que vous connaissez bien aussi, et vous, avez, euh, vous allez retrouver les, les gens que, que vous aviez rencontrés deux ans auparavant. Oui Donc là, je suis super excitée de, de, de revoir des gens que j'ai vus deux ans avant, que j'ai pas spécialement, j'ai gardé un peu contact, mais pas non plus euh, quotidiennement. Et donc là, retrouver ces, ces personnes et, et repartager quelque chose, c'était important. Alors on va se mettre dans l'ambiance, un peu musicale de votre trip en, en Australie. Euh, vous écoutiez ceci avant de partir. He land, people like to be just like. and medicine for the people. C'est pas de la musique euh, d'ici euh, qui parle de là-bas, c'est la musique que vous connaissiez. C'est de la musique que je connaissais, c'est pas un Australien mais c'est un musicien qui joue beaucoup avec euh, Xavier Rudd, un Australien que dont j'aime beaucoup la musique. Et donc je l'ai découvert comme ça et c'est une musique que j'apprécie énormément. C'est la musique aussi que vous mettiez dans les oreilles pendant ces deux années qui ont précédé votre second euh, départ Oui tout à fait, c'est une musique qui me, qui me donnait envie de repartir et c'était une musique <rire> qui me donnait beaucoup de nostalgie. Donc, euh, Apparemment ça a, elle, elle a fait, fait son office voilà, cette musique. Fait. Et les retrouvailles sont passées comment avec euh, vos amis Donc les premières retrouvailles en Australie, c'était un couple de, de vieilles personnes chez qui j'avais passé trois jours, tout simplement, et donc trois jours très très forts, alors qu'on ne les connaissait pas du tout, et là on se retrouve deux ans après, j'arrive chez ces, ces vieilles personnes que je n'avais pas du tout prévenues, et j'arrive <rire> chez eux, et euh, là je, je dis bonjour, c'est Sophie, et, et là c'est... Les retrouvailles sont, sont, sont très fortes puisqu'ils ne s'attendaient pas du tout à me voir et ils sont super heureux de me revoir. Est-ce que si vous êtes à nouveau euh, un peu chez vous, là-bas Zach Brown... Ça, c'est de la musique de road trip. Ça, tout à fait. C'est de la musique purement locale. C'est celle qui va vous accompagner dans ce second voyage. Tout à fait. Là, on découvre ça sur la route. C'est, c'est du la musique de, de vrai cowboy. on vous voit bien les cheveux au vent, parce qu'il fait chaud, mais donc on ouvre les fenêtres ou alors on met l'airco. La, et le, le paysage qui qui défile. On va voir quel genre de paysage. Et alors, c'est pas n'importe quelle voiture non plus que vous envisagez pour ce, cette nouvelle visite de l'Australie. Voilà, donc moi je ne voulais pas ni une voiture ni un van, je voulais mon 4x4, je voulais <rire> pouvoir passer n'importe où, <rire> pouvoir passer autant dans le sable que dans les graviers, que de pouvoir aussi rouler sur la route, donc le 4x4 c'était l'idéal. 4x4 évidemment suréquipé bah, Au départ non, et puis euh, c'est moi qui, euh, qui ai tout équipé euh, pour que ce soit hyper agréable pour voyager. Ça veut dire quoi équipé Donc une tente sur le toit, Hop là. avec une petite échelle. Le, mmh. tout est dans la tente, elle se monte en 5 minutes se démonte en 5 minutes, super pratique une cuisine à l'arrière que je fais une, entièrement moi-même et puis un peu de matériel pour pouvoir... En euh, combien de temps tout ça En... 5 jours Ah oui <rire> Une cuisine dans un 4x4 en 5 jours, pas mal voilà. donc l'idée ça va être de partir en road trip et éventuellement d'emmener de, des, des voyageurs avec vous, c'est ce qu'on va voir dans la suite de ce Globe Crocker, juste après Stu Larsen, 13 Sad Farewells And your sweet disguise And you've been running free With your lullabies And those same old lines Darling, I should have said goodbye Before you even caught the eye. No, I can't bear to see them die Thirteen side fail Darling, thirteen sad farewells. I will see you no more, darling. I've used all my farewells. You've been seeing her with her pretty eyes lovely lives And I've been waiting here I've been killing time, hoping you will be mine Darling, I should have said goodbye Before you even caught my eye No, I can't bear to see this, darling Thirteen sad farewells my darling 13, sad farewell I will see you No more, darling 13 Sad Farewells de Stu Larsen, c'est en 2014 sur l'album Vagabond. Nous sommes en Australie avec Sophie Libion ce matin dans Globe Crocker et on s'apprête à découvrir un peu la démarche qui l'anime. Globe Crocker, sur la première.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 dit votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez dit Faites-vous plaisir. 11h midi sur la première, Globe Crocker. Sophie Libion, vous êtes notre guide en Australie. Tout à fait. Et vous faites ça bien évidemment, puisque vous connaissez l'Australie. Vous y êtes allé, vous y êtes allé euh, il y a deux ans. Euh, et là, vous, vous y retournez une seconde fois mais avec une autre démarche. Oui, une autre démarche, puisque la première année, j'y allais euh, après mes études. J'ai découvert le pays, les gens, etc. Et puis cette deuxième année, avec deux ans en Belgique entre les deux, voilà, j'ai eu le temps de plus, uh, plus y réfléchir. Mais euh, ce n'est pas pour autant que je prépare plus mon voyage et <rire> j'y vais toujours un peu à l'arrache. La première fois, vous y étiez euh, seul, enfin, vous partez seul. Ici, vous savez qu'il y a des gens qui vont vous rejoindre. En plus, vous savez que généralement en Australie, euh, les, les, les road trippers euh, se, se rassemblent dans les véhicules. Donc vous savez qu'il va y avoir des rencontres, mais vous savez aussi que des gens vont vous rejoindre. Oui, dont, euh, pour commencer, ma tante et son fils, donc mon cousin de 17 ans, qui me rejoignent pour faire un road trip sur la côte ouest, côte que je connais déjà, parce que j'ai déjà faite deux fois pendant <rire> mon premier road trip. Et donc euh, là, on refait cette côte qui est magnifique et donc pas du tout pénible de la refaire une troisième fois. C'est pour ça, d'ailleurs, on était à Perth il y a quelques instants, on y est toujours d'ailleurs. Euh, C'est pour ça que vous avez euh, acheté un 4x4, que vous avez transformé, vous avez pimpé un 4x4. Tout à fait. <rire> qui devient une espèce d'hôtel de luxe, avec une tente sur le toit et une cuisine à l'arrière. Enfin, la machine de guerre pour faire ce, ce road trip. Et euh, vous allez les emmener vers le nord. Donc euh, je les emmène sur la route. Donc ils arrivent et le, le lendemain, on, on est déjà parti. Et là, on monte vers le nord, tout en suivant la côte, en s'arrêtant à plein d'endroits et en, en dormant euh, toujours euh, à l'extérieur. Elle ressemble à quoi cette côte ouest Des endroits très différents, parfois très désertiques et puis parfois euh, très, je ne vais pas dire vert parce que c'est rarement vert euh, en Australie, surtout sur la côte ouest, mais sinon c'était euh, des océans, on suit les océans énormément et ça c'est magnifique. Vous faites du camping sauvage Du camping sauvage, ça c'est pas très bien de le dire, parce qu'en Australie, c'est totalement interdit. Mais vous faites du camping sauvage sur le toit de la voiture, ça va C'est ça, voilà, c'est ça. <rire> et donc là, on s'arrête un petit peu où on le sent, où l'endroit est sympa et où on a envie de, de, de s'arrêter. Et évidemment, puisqu'on fait du camping sauvage, on évite de faire des feux pour, euh, parce qu'il y a trop d'accidents. Donc on fait du camping sauvage, mais on essaie de... Prudent, quoi. Oui, on respecte la nature. Et alors, l'air de rien, Sophie, est-ce que vous n'êtes pas aussi des fois en train de reprendre un peu quelques notes Tout à fait. Là, je continue à prendre des notes parce que c'est quelque chose qui me plaît. Et puis, on vit tellement de choses en une durée tellement restreinte qu'on a envie de, de, de mettre noir sur blanc ce qu'on vit pour pouvoir continuer à vivre le reste encore mieux. Pas mal. On sent que ça pourrait devenir euh, éventuellement un second ouvrage ou pas Ça pourrait. Ça pourrait. Il faut prendre le temps de le faire. Et alors vous partez avec euh, donc le, le cousin et puis la, la tente vers le nord et vous, arrive, vous arrivez à un point assez euh, splendide qui s'appelle Point Samson. Donc Point Samson, c'est un port dans lequel j'ai travaillé pendant 4 mois pendant mon premier voyage. Et qu'est-ce que vous faisiez Je repeignais des bateaux essentiellement. Sous une, un soleil de plomb Oui, magnifique. Soleil de plomb et puis une vue magnifique puisqu'on était dans le port et on est vraiment au milieu de nulle part. C'est un tout petit port, c'est loin des grandes villes. Et là, j'ai y passé quatre mois où j'ai rencontré les gens et où des gens que j'ai revus la deuxième année et qui m'ont accueilli de manière encore assez exceptionnelle. Et alors, petit coup de bol, hein, vous rencontrez quelqu'un qui va vous emmener sur une île. Voilà, c'est ça. Donc, notre, en fait, c'est mon boss de l'époque qui, euh, donc, on arrive là et il nous propose de, de nous emmener à la période de Noël sur une île où il n'y a absolument rien du tout, en tout cas personne. Il y a juste une petite maison qui accueille les, les pêcheurs. Mais là, il y a juste nous. Et on y passe trois jours, donc trois jours hyper paisibles. Et vous naviguez un peu donc, enfin, Pour y aller, on imagine que oui, mais une fois sur place Voilà, tout à fait. Ben, sur place, euh, on prend plutôt des, ce qu'on appelle des diggies. C'est des toutes petites barques à moteur. Et là, on va pêcher. Oui. Pêcher quoi euh, On a pêché quelques requins. Ah oui <rire> et Des petits requins, oui. Et vous les avez mangés? Oui, tout à fait. Donc, ça, on mange les requins, euh, les petits, hein, pas les gros, parce qu'ils ne sont pas très goûtus, les gros. Mais euh, les petits requins sont, sont de la viande assez. Euh, Et ça se prépare comment? On vous faisiez comment? Comme le poisson. D'accord. Donc, euh, ouais ça, comme le poisson. Au euh... barbecue Voilà, au barbecue. Ah oui <rire> Oui, au barbecue avec des petits légumes, c'est délicieux. Et alors, euh, quand vous êtes revenu de, ce, de ces trois jours en, en mer, enfin, sur cette île, vous continuez à partir vers, vers le nord et vous faites ce qu'on appelle du off-road On fait du off-road, c'est-à-dire euh, en dehors de la route. Et du hard Voilà, c'est ça. Donc là, on prend, euh, on prend les, les chemins. Il y a beaucoup de sable, c'est pas de la terre, c'est du sable. Et donc là, on part euh, dans les dunes, etc. Et ça, c'est Là, j'ai pu faire, euh, faire bien vivre mon 4x4 et, que... et sentir que nous aussi, on vivait puisqu'on s'est fait quelques frayeurs. Ouais, ça, c'était drôle. Oui, oui on s'est ensablé. Je suis allée pendre mon 4x4 aussi au-dessus d'une dune, puisque je ne voyais pas du tout ce qui se passait derrière la dune. Donc... Grosse erreur que j'ai faite, j'ai ralenti et donc mon 4-4 a été pendu sur la dune. Heureusement, il n'y avait pas que nous, là, il y avait d'autres euh, Australiens qui s'amusaient dans les dunes. Donc ils sont, il est venu nous, nous, nous tirer pour qu'on puisse continuer à s'amuser. Est-ce que vous avez fait des jumps Des jumps Pas vraiment, puisque <rire> vous là, c'est un peu lourd. Oui, ouais. Un gros 4-4 avec euh, des personnes dedans, et, etc., c'est un peu lourd. Euh... Le off-road, c'est un peu sport national. Bah. Ah oui, oui, oui. Puisque... Partout Tout le monde a son 4x4 en Australie, donc c'est vraiment quelque chose de plaisant. Y a... Ce n'est pas vraiment des routes, puisqu'on part un peu dans les dunes, dans tous les sens. Et puis, il euh, ne faut surtout pas ralentir pour ne pas s'embourber. Sur la table de Globe Crocker, vous avez déposé des objets, parmi lesquels un chapeau. Et alors, c'est quoi ce chapeau Un chapeau que je voulais euh, obtenir en arrivant pour mon deuxième road trip, puisque la première année, j'ai ramené un chapeau en peau de kangourou. Mais un peu chaud et un petit peu encombrant, et donc là j'ai acheté un... le chapeau que tous les Australiens ont euh, en peau de lapin. Mais oui, parce que maintenant vous êtes une experte en peau de lapin. Oui, tout à fait. C'est quoi l'intérêt de la peau de lapin Plus léger, ah oui. plus confortable, et donc euh, là je, je ne le quitte plus. Vous étiez sous des températures de combien là cette fois Là on a eu très chaud, on est, est... même arrivé à 40-45 degrés. Il faisait très très chaud. Et même à un moment, dans, dans un parc national, on a, on, a dû, on, on a voulu sortir de la voiture pour aller visiter un petit peu autour et on n'a pas su. On est re rentré dans la voiture directement avec euh, l'airco à fond parce qu'on ne savait plus respirer. Ah oui, c'est ça. Et ouais, ouais, ouais, ouais. eh bien, on va s'approcher de ce fameux parc qui s'appelle Carigini, c'est bien ça Tout à fait. On va entrer dans ce parc incroyable qu'on va décrire dans la suite de Globe Crocker. Et puisque vous êtes une euh, rideuse, et eh bien, euh, Rider Song, ça vous dit Très bien. as a bone who said the sun that melted the ground why said the river that refused to run where said the thunder without a sound here said the rider and took up his gun Sky. No, said the trees that started to moan. No, said the dust that blinded his eyes. Yes, said the rider as white as a bone. No, said the moon that rose from his sleep. No, said the cry of the dying sun. No, said the planets that started to weep. Yes, said the rider laid down his gun. Song, Nick Cave, Warren Ellis uh, de Nick Cave and the Bad Seeds en 2005. Nous sommes en Australie ce matin dans Globe Crocker. On est entre Noël et Nouvel An et on se dirige vers un parc incroyable Caradjini National Park avec Sophie Libion. 11h midi. Benjamin Leupart, Globe Crocker. Sur la première. On vous suit, euh, Sophie Libion, ce matin dans Globe Crocker et on file vers un parc incroyable, l'un des deux plus grands parcs d'Australie, Karajini National Park et on est avec votre tante, votre cousin et votre 4x4 et vous êtes au volant. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on voit Le parc national de Karajini est magnifique et détrompez-vous, même si on est entre Noël et Nouvel An, il fait 35 voire 40 degrés. C'est plein été là-bas évidemment. Plein été puisqu'on est au mois de décembre et le parc <rire> Arigini... Ça ce sonne son... toujours bizarre ça mais c'est bien. <rire> le parc Arigini sont des, des énormes gorges, donc euh, des grands grands grands canyons avec de l'eau au fond et donc il fait euh, 35-40 degrés au-dessus mais en dessous euh, il fait bien plus frais et il fait juste agréable avec des piscines naturelles où on prend vraiment notre pied à, à se baigner et puis on suit les petits ruisseaux qui descendent dans les gorges et puis on... On s'arrête de temps en temps, on profite de l'eau. tout bonnement splendide, hein. Le, le canyon qui est rouge comme le Grand Canyon. Tout à fait, oui, parfaitement. Et euh, dans le fond, effectivement, cette eau qui permet à une végétation verte d'apparaître. Alors, il faut souligner vert parce que ce n'est pas courant, le vert en, en Australie. C'est le deuxième plus grand parc national du pays, 6274 km. Énorme. C'est gigantesque. Vous allez le parcourir en partie pendant combien de temps Pendant quelques jours, je dirais 3-4 jours. Ouais. Alors, vous descendez dans cette gorge, vous faites une sorte de canyoning Oui, mais pas du tout organisé, puisque là, on part... Euh, C'était le but de la voilà. question. Donc, on part euh, à pied, on, on laisse les 4-4 au-dessus et on descend dans, dans, le, le, le, dans les gorges. Et là, on, vraiment, on parcourt euh, à notre aise et, vraiment, et un peu euh, à l'aveuglette, je vais dire, puisque rien n'est tracé. Euh, les, les parcours dans, une fois dans l'eau, une fois sur les rochers, etc. Et puis par, pour passer dans un autre canyon, on doit remonter, repasser dans un autre. C'est euh... ah, un réseau de canyons, c'est pas un. Une non, c'est pas fame. un seul. Non, non, du tout. C'est plein de différents. C'est profond C'est profond. Je ne saurais pas vraiment dire la, la profondeur de, de ces canyons, mais il faut au moins, euh, je vais dire, une demi-heure pour arriver en bas. Et pour remonter, par contre. <rire> On suit un peu plus. Il n'y a aucun, euh, aucune surveillance ou encadrement ou réglementation Vous faites un petit peu ce que vous voulez. En même temps, c'est à vos risques et périls, mais vous faites ce que vous voulez. Tout à fait. Pas de surveillance, aucune. Par contre, euh, en Australie, euh, d'ailleurs dans, dans toute l'Australie, ce qui est super bien fait, c'est que tout est euh, pas, pas, pas spécialement balisé, mais dès qu'il y a un petit chemin, etc., si c'est pas... Euh, Très empruntable, ils font quelque chose pour que ça le soit. Donc ils mettent des, des, petites, des petits ponts en bois, etc. Les escaliers, ils les, ils les font mieux, mais ils gardent de la pierre. Donc c'est vraiment. Ils font un aménagement, mais qui reste dans le décor. Donc ça, c'est sympa. Il y a moyen de faire ça en, en trek C'est-à-dire oui, tout, tout, tout le parc oui. ou une partie oui, euh, oui. Du, du réseau de, ce, de ces canyons à pied oui, oui, oui, tout à fait. Il y a des gens qui le font Il y a ça. des gens qui le font. Oui, oui. En cette époque En, en cette époque mais là il faisait vraiment chaud ouais. En même temps il y a de l'eau dans le fond Les couleurs sont invraisemblables hein Magnifique. Ouais, super. Et c'est pas toujours les mêmes couleurs d'eau Il y a des, y des turquoises, il y a des bleus profonds y euh... ouais, C'est ouais, vraiment ouais, très très et beau Et puis des cascades, des chutes euh, C'est vraiment superbe Et puis des petits animaux un peu dans tous les sens Parce que là c'est plus vert qu'au-dessus que, qu Et ça c'est vraiment impressionnant Le contraste entre au-dessus Qui est désertique euh, Très sec, très, très mort, très aride Et puis on descend dans les gorges et là c'est vert, c'est plein de, de, de petits animaux dans tous les sens, de libellules. Du, on, du genre, ah oui, libellules, oui. On et on arrive même à un endroit où on a une, une piscine naturelle, où là euh, on a des chauves-souris. En pleine journée, des chauves-souris, un, un immense arbre qui, un arbre qui surplombe le, la piscine naturelle et là on a euh, des chauves-souris qui, des qui petites, se reposent, des, grandes. des énormes, des énormes. Ah oui, oui, énormes <rire> chauves-souris, rien à voir avec ce qu'on a ici. Et alors dans ce parc Caridgini, il n'y a pas de risque de, de faire de mauvaises rencontres Au niveau des animaux, non je ne pense pas, le gros risque c'est la sécheresse de, de, de, de partir sans eau, ça c'est vraiment dangereux. Vous allez après ce, ce parc reprendre la route, nous étions au nord-ouest de, de l'Australie, on a quitté Perth, on est remonté le long de la côte ouest, on est arrivé dans ce parc gigantesque qui a l'air vraiment paradisiaque, et là vous allez boucler la boucle et redescendre vers Perth à nouveau Tout à fait, on rejoint Perth pour le, la nouvelle année Et le nouvel an à Perth, avec, euh, vous prenez congé après ça de, de votre tante et de votre cousin. Oui, donc on passe le nouvel an ensemble et puis ils reprennent l'avion pour la Belgique. Et vous, vous avez un autre projet à ce moment-là, c'est de, de partir sous d'autres latitudes, euh, en tout cas de longitude. En tout cas, vous, vous voulez partir vers l'ouest, l'est, pardon, et toute seule et en 4 4 Tout à fait. Donc je prévois de partir vers Adelaide, donc de longer euh, toute la côte sud pour aller vers l'est de l'Australie, pour aller vers Adelaide. Et euh, là, je rejoins un petit village qui s'appelle Margaret River pour embarquer des voyageurs avec moi. Et là, c'est un peu plus compliqué puisque mon 4x4 tombe en panne, me lâche complètement. C'est qu'il a peut-être mal supporté le off-road aussi Peut-être, mais je ne pense pas qu'on qu l'ait trop trop poussé. Mm -hmm. Mais voilà, c'est les risques du voyage et les risques d'acheter une voiture en seconde main, c'est que ce n'est pas toujours sûr. Ça, c'est le bémol un peu de votre second voyage en Australie, parce que ça ne va pas bien se finir, hein, cette histoire de, de 4 cartes. C'est-à-dire que vous essayez de le faire réparer J'essaie de le faire réparer puisque je vais dans un, un petit garage. Euh, mais j'ai l'impression que tout le monde veut m'avoir et que personne ne veut vraiment m'aider. Donc ça, c'est mon grand moment de solitude. Et moralité, que devient le 4x4 Je le laisse sur le bord de la route. Et, ouais. et voilà un 4x4 qui ne roulera plus de si tôt. Euh, vous partez cette fois en van avec d'autres voyageurs. Vous n'êtes plus au volant pour la suite du, du voyage. Vous êtes avec, par exemple, un Breton et un Québécois. Une équipe qui roule. <rire> un breton, un québécois et une belge. Trois accents euh, francophones tout à fait différents, donc c'était à mourir de rire. Ça parle français, euh, mais effectivement avec euh, tous les accents euh, de la francophonie, c'est joli ça. Oui, c'était super. Vraiment une très très bonne équipe, on passe dix jours ensemble et ça me permet d'oublier un petit peu que je viens de tout perdre. <rire> Vous gardez le sourire quand même, ouais, c'est bien. L'aventure faut... va continuer dans d'autres voitures, et ça c'est une très très bonne idée. Vous partez avec euh, tous les accents du monde euh, vers l'Est. Euh, on va revenir sur la suite de ce voyage, parce que quelqu'un d'autre va vous rejoindre, c'est votre ami Geoffrey, pour la suite de ce Globe Crocker en Australie. Euh, ce sera juste après Overflow, Hayne Cooper. Flo Cooper sur l'album The Art of the Escape en 2016. L'art de s'échapper. C'est un petit peu la règle de Globe Crocker. Nous sommes en Australie ce matin. Ça se passe sur la première. En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 Nous sommes avec Sophie Libion, qui est une habituée presque de l'Australie. Après un premier voyage, elle écrit le récit de son aventure. Une année en Australie, qui sort chez la boîte à Pandore. Et puis cette, cette fois, elle y retourne en Australie avec une autre démarche. Elle va rencontrer plein de gens. Elle va accueillir des, des membres de sa famille pour les accompagner sur la côte ouest, par exemple. Et là, on vient de, de quitter Margaret River, un petit endroit où il y a eu une petite galère de, de voitures, au point que le 4x4 a dû définitivement être abandonné. Et c'est en avion. Sophie, que vous allez euh, arriver à Adélaïde. J'arrive à Adélaïde pour rejoindre mon ami Geoffrey, qui, qui vient me, donc me rejoindre à Adélaïde pour euh, faire un voyage ensemble. Il vient pour un mois. Alors c'est marrant parce que dans votre ouvrage, il y a un passage qui pourrait être euh, relatif à, à cette expérience-là. Euh, <rire> on va essayer de se plonger dans une année en Australie que vous avez écrite euh, au terme du premier voyage. Ici, on parle du deuxième. Mais néanmoins, ça ressemble. Regardez. Dans la station Essence, je tente le coup avec un gros camion jaune. Ma proposition fait rire le camionneur. On ne lui a jamais fait une telle demande. Mais il accepte, avec plaisir. Et nous fait monter. « I love meeting new people », dit-il. Tant mieux pour nous. Notre chauffeur s'appelle Just John. Johnny s'installe sur le second siège, tandis que je me glisse à l'arrière sur la couchée. Ce sont nos premiers pas dans un camion aussi gros, tout confort et musique rock'n'roll à plein tube. Défi, truck stop, relevé. John nous explique sa vie de routier, nous montre des photos de sa belle voiture et ensuite celle de sa femme. Il nous parle des animaux qu'il percute régulièrement. Notre nouvel ami a une bonne tête et nous fait beaucoup rire. Ça pourrait être une tranche de vie de votre second voyage avec Geoffrey Ça pourrait. Ici, euh, on est, on, puisque je n'ai plus de véhicule, on cherche encore des lifts pour continuer à voyager. Ça vous fait quoi d'entendre vos propres lignes avec une ambiance australienne autour C'est drôle, c'est assez marrant. Le, ce ce passage-là en, en camion, c'était assez drôle, puisque c'est la seule fois où on a fait du stop avec un camion. On a quand même fait 700 km avec lui. C'était assez drôle. Et c'était une chouette expérience à partager, parce que ben, le camionneur, il est toujours tout seul. Et là, il se retrouvait avec deux Belges dans son camion. Et on a, on a beaucoup ri et beaucoup partagé. Et du coup, c'était le moulin à parole Oui, le, le gars nous a beaucoup raconté et beaucoup parlé de... Ben, de ses voyages, de, de, de son pays, de comment il vit. On a d'ailleurs fait des arrêts avec lui, puisque des arrêts obligatoires pour les, pour les chauffeurs. C'était assez drôle. Vous compreniez tout ce qu'il vous disait Au début, non. Puisque là, c'était ma première année, c'était assez difficile, surtout pour un, avec un camionneur un, un accent assez, euh, assez énorme. Donc c'était difficile de les comprendre. Mais voilà, maintenant, après une deuxième année en Australie, l'accent... Australien, c'est quelque chose que je gère plutôt bien. <rire> je gère. Retour dans ce deuxième voyage. Vous venez de rencontrer votre ami Geoffrey qui vous rejoint à Adélaïde. Euh, lui, il a envie de soleil. Eh ben, il ne va pas être gâté tout de suite, tout de suite. Ah ben non, lui, il arrive tout droit de Belgique. Il arrive à Adélaïde. On lui dit qu'il fait magnifique et il pleut et il fait froid. Moi, je reviens de peur, Il faisait 35 degrés et à Adélaïde, il pleut. On est obligé de remettre un pull. C'est assez insupportable. Donc, ça veut dire que vous ne voulez pas rester et faire de vieux au quoi Non. Là, ben, on... notre premier plan, c'était de partir vers l'Est, vers toute la côte Est. Donc, partir euh, vers Sydney, etc. Et puis, au final, euh, en cherchant des... des lifts, on tombe sur un lift qui va plutôt vers le Nord. Une... une jeune fille australienne qui part avec son van vers le Nord pour aller à un festival. Et là, on, on se regarde tous les deux. Et on avait bien compris que... On Il voulait sauter voilà. sur l'occasion. Voilà tout à fait. Ce festival est complètement dingue. C'est un festival au milieu d'un désert. Totalement milieu du désert. Wild Open Space, c'est son nom. C'est son nom et ça indique vraiment bien l'ambiance euh, du festival puisque on est dans un, un endroit énorme, très ouvert et très aride et en même temps, voilà, on, tous ces festivaliers qui se retrouvent dans, dans cet endroit. C est, c est... Que des groupes australiens Que des groupes australiens, oui. Et ça se passe comment alors ouais. au milieu de ce désert Donc euh, c'est un petit festival, hein, on n'imagine pas ce que... Ce que des pas gros... Tomorrowland euh... ouais, Pas du tout, du tout, du tout. C'est vraiment hyper convivial. D'ailleurs, le camping se trouve à l'intérieur du festival. On est, on... Nous, on campe à 50 mètres de la Seine, donc c'est assez drôle. Et donc euh, voilà, c'est hyper familial, avec plein d'activités. Euh, évidemment, on nous sensibilise sur le fait qu'il faut utiliser très peu d'eau, voilà, on est au milieu du désert, il a fallu l'amener cette eau. On a fait, il y avait une grande piscine, donc on a fait une pool party. C'était très drôle avec la musique à fond et tout le monde dans la piscine. Et, et puis alors, vers la fin de, du festival, il y a un moment émouvant. Oui, et très particulier, on ne s'attendait pas du tout à ça. Euh, vers donc la fin de journée, le festival s'arrête. Toutes les musiques s'arrêtent, toute la programmation s'arrête, toutes les activités. Et toutes les personnes du festival sont invitées à monter sur une butte. Donc il nous faut grimper. Et sur cette butte, on attend. Et on attend quoi On attend le coucher du soleil. Donc on attend que le soleil disparaisse complètement, et donc ça c'est vraiment une attente qui se passe en silence, comme si c'était un respect du, de ce soleil qui, qui va se coucher pour revenir le lendemain. Et une fois que le soleil est couché, là tout le monde applaudit, euh, tout le monde chante, tout le monde crie, et on redescend à la butte, et le festival recommence. Un spectacle interstellaire. C'est quoi l'émotion à ce moment-là On est en plein festival, donc euh, c'est... C'était assez particulier et c'était assez émouvant puisque tous ces gens qui applaudissent le soleil, personnellement, je n'avais jamais applaudi le soleil. C'est assez drôle. C'est poétique, c'est joli. Ouais. Voilà pour le, le festival Wild Open Space. Euh, ensuite, là, on est carrément à l'intérieur des terres. On parle de, de désert. Vous allez, vous allez partir pour un, un énorme ranch euh, qui s'appelle le Sutherland Tout range. à fait, voilà. Et comment, comment vous arrivez là Donc en fait au départ je cherchais à avoir du, du travail et j'ai envoyé quelques mails et c'est eux m'ont répondu en disant « on n'a pas vraiment de job pour toi parce que dans ce genre de job il faut être euh, expérimenté ». Mais euh, tu peux venir, tu peux passer euh, quelques jours pour voir un petit peu ce qui, ce qui s'y passe et co comment ça se passe et comment se passe la vie au milieu du désert. Et donc j'ai sauté sur l'occasion avec mon ami Geoffrey, on est allé rejoindre la fin de, va de la il va s'en passer, il va s'en passer des trucs au Sutherland Ranch dans la suite de Globe Crocker On va voir comment vous devenez une cowgirl. girl on dit ça On dit une jailerue. Voilà, Et ben on apprend tous les jours. Merci beaucoup. On va voir comment vous, vous débrouillez avec la vie du ranch. Ce sera juste après Breathe Me. sia Me, Sia en 2005, nous sommes en Australie encore quelques instants dans Globe Crocker avec Sophie Libion et on va bosser dans un ranch. 11 h midi sur la première Globe Crocker. This time, will every farmer find the one they want? The search for new love begins in 2011. The farmer wants a wife. On C'est un générique de télévision australien, ça vous parle Farmer wants a wife Oui, <rire> parce fait. que vous n'êtes pas dans n'importe quel ranch évidemment, vous êtes dans le Sutherland euh, Ranch, et alors que le, le propriétaire n'est autre que la superstar de ce programme. Tout à fait, mais complètement par hasard, je ne le savais pas du tout. C'est « L'amour est dans le pré » C'est ça, c'est « L'amour est dans le pré » version australienne. Et vous arrivez chez, euh, chez le vainqueur qui fait donc la une de plein de magazines. Oui, euh, et donc il a gagné, euh, enfin il a remporté, je ne sais pas comment on dit, euh, « Farmer wants a wife » l'année euh, juste avant. Et donc là, étant donné qu'il vient de se marier en plus, donc ça a refait pas mal de, de médiatisation autour de ça... Et moi, j'ai découvert ça quelques jours avant d'y aller. Je ne savais pas du tout où j'allais. Et puis on m'a dit, mais tu vas dans la ferme de, de Nicole Lord. C'est la personne qui, donc, qui a gagné cette émission. D'accord. Vous arrivez là et vous avez envie de mettre la main à la pâte. Qu'est-ce qu'on attend de vous Donc on arrive là. Et ce qui est très important à savoir, c'est qu'une fois de plus, on est au milieu d'un grand désert très aride. On est dans le Queensland. Hein on est dans le Queensland. Nord-est l'Australie. Oui. De, de l'Australie. Un grand désert. Tout est super aride et on se demande vraiment où on va et sur quoi on va tomber. 29 100 hectares, pour donner une idée de la taille de ce ranch. Il <rire> y a du boulot, quoi. C'est assez énorme. Et donc là, on arrive dans ce, dans ce ranch et c'est en fait une oasis au milieu du désert. Et ça, c'est assez... La première image, est... je pense, que me restera très longtemps en tête, puisque... Au milieu de cet espace euh, interminable et désertique, on a un, une oasis. Et ça qui est euh, superbe, avec des, des palmiers, des fleurs de toutes les couleurs. Et une maison, une maison au milieu de ça. Et euh, c'est vraiment superbe, superbe. Alors on, on rentre dans, dans cette propriété, avec des chiens qui gardent des moutons. Euh, et c'est vraiment superbe. Et là, on tombe, la personne qui nous accueille est la femme de Nico. Et une, une femme cow-boy, comme tous les hommes pourraient... En rêver. <rire> Et qu'est-ce qu'on fait à part du mouton dans ce ranch Sutherland On fait justement principalement euh, du bétail mais des, des, des vaches, de l'élevage de, de vaches. Les moutons sont là uniquement pour entretenir l'herbe qu'il y a dans la, la petite propriété. Euh, l'oasis. Et alors c'est costaud hein, parfois euh, le bétail là-bas Oui, moi qui avais l'habitude de travailler avec des moutons pendant ma première année, ici c'était euh, des vaches, et là c'était tout autre chose puisque beaucoup plus, beaucoup plus gros, beaucoup plus nerveux, euh, mais ici par contre on a la chance de tomber dans un élevage qui, est, euh, qui se veut euh, relax, et donc on n'est pas en train de cravacher les vaches, ni de crier dans tous les sens, mais plutôt de les faire avancer calmement et, euh, et gentiment. Vous montez on monte sur des motos. Sur des motos Oui, ouais, ouais. donc pas de cheval puisque les, les distances sont beaucoup trop grandes. Pour être avec des chevaux, ils lâcheraient au bout d'un certain temps. Alors que les motos, bah, il faut juste remettre un peu d'essence dedans et, et ça continue. Mais elles doivent bien souffrir aussi Elles doivent bien souffrir, mais euh, petit entretien tous les jours et, et tout roule. Et au peu là. Euh, il est arrivé quand même quelques péripéties, notamment avec un, un taureau complètement dingue. Un jeune taureau complètement fou qui, euh, donc pendant qu'on était en train de trier le bétail pour euh, voilà, leur donner des vaccins, etc. Euh, Comment on font... fait pour trier du bétail Donc ça, c'est dans... un peu comme dans les films quand on voit euh, donc, c des, des grandes structures en métal où on les fait euh, passer dans des, dans des couloirs et où il faut les trier en les faisant passer à gauche, à droite, etc. Les plus gros, les plus petits. Euh, les plus... Voilà, c'est comme ça qu'on trie du bétail. Et là, ce taureau... Euh, complètement fou, ne veut <rire> pas avancer, en tout cas pas dans la direction qu'on lui demande, et euh, fonce dans les barrières, arrive à traverser des barrières, et euh, on le laisse là, se calmer. Le soir, notre boss nous demande de, de, de le relâcher dans, dans les pâtures, et le taureau nous fonce complètement dessus, et finit par foncer dans une barrière, euh, alors qu'on lui avait absolument... Une barrière de trop pour lui Oui, alors qu'on lui avait absolument rien demandé, et là, il se... Il se casse ou luxe l'épaule, je ne sais pas, mais en tout cas il ne sait pas se relever. Donc on lui laisse quand même une chance, on lui laisse une nuit pour voir s'il arrive à s'en remettre. Le lendemain, il était toujours par terre, donc là, on est obligé de, de l'abattre. Et il finira au barbecue, et puis c'est tout. Tout à fait. Il n'y a qu'à pas à foncer euh, voilà. dans, les, dans, les, dans les barrières. Ça, c'est un petit peu la vie euh, dans, dans le ranch. Votre voyage, votre dernier voyage, va se finir mais alors de la plus belle des façons. Extrêmement jaloux. Euh, sur la côte Ouest cette fois-ci, c'est la première fois que vous y arrivez. Est. Toujours sur, sur la, la côte, côte Est, Est, je les confonds. Côte Est <rire> du côté Sydney donc. Voilà. Et alors comment ça se termine Donc Alors que ici Sutherland, c'était vraiment l'apogée de mon voyage, c'était vraiment splendide, une ferme dans laquelle je voulais, je voulais absolument travailler. Et là on arrive sur la côte Est, euh, au, au nord-est de l'Australie Et l'apogée, c'est vraiment le saut en parachute sur la grande barrière de corail. Voilà, donc euh, ne réglez pas votre poste. Elle a bien dit saut en parachute au-dessus de la grande barrière de corail, en compagnie de vos copains euh, du Laos et de Thaïlande, hein, Quentin et Marion, qu qui, retrouve, vous ont, ouais. qui vous ont retrouvés. Et donc les, les quatre copains se retrouvent balancés à quelle altitude Très haut. Très très haut. Très très haut. J'ai plus trop idée, mais très haut. Qu'est-ce qu'on voit On fait d'abord euh, un petit tour en avion. Oui. Mais un peu, tout petit avion, on est 10 dedans. Mm -hmm. Un petit tour en avion au-dessus de... Puisque là, on est, on est dans le Queensland, donc c'est beaucoup, beaucoup de forêts tropicales. Donc on fait un petit tour au-dessus des forêts, et puis là, euh, il nous lâche au-dessus de l'océan. Barrière de corail, on la voit du ciel On la voit pas très bien, mais on, on voit qu'on est au-dessus de l'océan, et puis on va rejoindre la plage. Et... Calmement, à la James Bond, vous vous posez sur le sable blanc de cette côte Est. Et Est. Voilà pour la fin de ce, ce voyage en Australie. Est-ce que ce voyage a contribué à vous changer la vie Évidemment, et comme chaque voyage que je fais, à chaque fois que j'en reviens, je me sens grandi, euh, rempli d'expérience en plus, et j'ai toujours envie d'aller plus loin, et donc j'ai toujours envie de, de continuer à voyager. Et pour cause. Votre, on a compris que vous étiez à l'aise à moto. Votre prochain grand trip, ce sera probablement pas facile à mettre en place, mais vous voulez parcourir les Amériques d'Alaska Euh, jusqu'en Argentine à moto on vous souhaite d'y arriver qu'il qu y ait plein de bouquins des films de la musique qui en sortent et que votre vie euh, soit faite de voyages Sophie merci beaucoup merci beaucoup Sophie Libion de nous avoir emmené dans votre Australie à vous la jeune voyageuse devenue auteure se métamorphose encore et toujours hein, pour euh, arriver aujourd'hui avec de nouveaux rêves du côté de l'Amérique cette fois cette émission Globe Crocker comme toutes les autres demeure disponible et réécoutable sur le site La Première en podcast ainsi que sur euh, le, le RTBF Ovio à ce propos on est ravi de constater que Globe Crocker est réécouté des milliers de fois depuis que nous avons entamé ensemble l'été. Merci pour votre intérêt et vos écoutes multiples et variées. Sachez que le plaisir est partagé vraiment. Dès lundi, euh, bar à bâbord toute. Globe Crocker vit et met le cap sur le mois d'août euh, où nous attendent plein de belles histoires et de récits de voyages et de vies qui changent en chemin. On se voit lundi avec plaisir. Dans un instant, c'est la météo et puis le forum de midi à lundi, que vous soyez ici ou ailleurs. 11h30 sur La Première, Globe Crocker. La Première Visité par-delà les ondes, l'espace web dédié à la création sonore de La Première.